au estivale estival à Berfrit avec euh, du soleil en perspective même si ce matin eh bien, on a des nuages sur euh, le centre du pays et sur le nord, euh, c'est lié à une zone de pluie mais qui est en mer du nord donc pour l'instant elle ne nous concerne pas, elle pourrait un petit peu euh, frôler notre pays cet après-midi du littoral jusqu'à la campine on n'exclut pas non plus un nuage bourgeonnant avec une petite averse sur les reliefs en toute fin de journée mais ce sera anecdotique 20 degrés au littoral, 22 dans le centre 24 sur l'extrême sud demain des nuages le matin de Belles éclaircies l'après-midi, 21 à 26 degrés, et puis 23 à 29 degrés pour dimanche. Attention, en fin de journée, ça pourrait devenir localement orageux. Quelques coupes de tonnerre ne sont pas à exclure. Vendredi, survival est les 8h et quatre policiers ont tué à Dallas, aux états unis Quatre policiers ont été tués en marge d'une manifestation pour dénoncer les dernières violences policières envers les Noirs. Barack Obama s'exprimait justement cette nuit à ce sujet. On fait le point dans un instant. Code rouge sur les routes des vacances. Aujourd'hui, avec le beau temps annoncé, les vacanciers affluent vers la côte et les plus courageux font déjà trempette. Elle est un peu fraîche c'est mieux que de l'eau trop pas, froide non plus. Quand on est dedans, ça va, on a chaud. On a l'habitude à la fin de la mer froide, la mer du Nord, voilà reportage à Blankenberg dans ce journal. Mohamed Abrini doit être jugé en Belgique et non en France selon l'avocat de l'homme au chapeau qui sort aujourd'hui de son silence nous l'avons rencontré. La moitié de la population sera miop d'ici 2050, c'est la conclusion d'une étude australienne et qui pointe le manque de lumière naturelle dans nos modes de vie La France hisse donc en finale de son euro de football, les bleus ont sorti l'Allemagne 2 buts à 0 hier soir à Marseille et puis un belge se qualifie pour le G, les JO de Rio. Thomas van der Platsen, devenu champion d'Europe du Décathlon hier à Amsterdam. On l'entendra en fin de journal. À la lune de l'actualité ce matin, une nuit meurtrière aux États-Unis suite aux dernières bavures policières. Une manifestation a dégénéré cette nuit à Dallas. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées pour protester contre la mort de deux hommes noirs abattus ces derniers jours par des policiers blancs. Le bilan fait état de quatre morts, cette fois parmi les policiers, Lionel de Neubourg. Oui, des policiers pris pour cible par des snipers. Deux hommes semblent-ils embusqués sur des toits qui ont ouvert le feu. C'était vers 5 h cette nuit. Belge, Bilan extrêmement lourd, dont quatre agents tués, sept policiers blessés et un civil également. Certains sont dans un état à critique. Trois euh, personnes ont été placées en garde à vue et un autre homme, un autre suspect, s'est retranché dans un parking. Il En, en, vers les policiers il affirme qu'il a posé des bombes partout c'est ce que vient d'indiquer il y a quelques minutes le chef de la police de Dallas dans une conférence de presse. Oui, une attaque qui a donc eu lieu euh, en marge d'une manifestation pour dénoncer justement des violences policières à caractère raciste Oui des manifestations aux quatre coins du pays, le contexte est extrêmement tendu après la mort de deux hommes noirs tués par des policiers il y a quelques heures le président Barack Obama s'est exprimé, il demande à la police américaine de se réformer et il demande à la population de rester unie. Quand des incidents de ce genre se produisent, une grande partie de nos compatriotes ressentent qu'ils ne sont pas traités de la même façon à cause de leur couleur de peau. Et ça fait mal, ça devrait tous nous toucher. Ce n'est pas seulement le problème des Noirs, ce n'est pas seulement le problème des Hispaniques, c'est un problème américain dont nous devrions tous nous préoccuper. Tous les honnêtes gens devraient être concernés. Voilà pour la réaction de Barack Obama. Mais avant donc les événements de cette nuit à Dallas, on attend maintenant une nouvelle réaction du président américain qui est en déplacement en ce moment en Europe. Merci Lionel Denebourg pour ces précisions. Il est 8 h 4 nouveau week-end de départ en vacances. Et le code est rouge en Belgique, avec des routes qui seront encombrées vers la côte ou l'Ardenne. Rouge aussi en Ile-de-France, mais orange sur le reste du territoire français. Demain, ce sera l'inverse. Orange en Belgique, mais rouge partout en France. Et avec le soleil qui s'annonce très généreux tout le week-end, on attend donc pas mal de monde à la côte belge. Barbara Schall a rencontré les vacanciers qui affluent sur les plages de Blankenberg. Reportage. Les grandes vacances commencent timidement à Blankenberg. Quelques courageux ont tout de même osé un plongeon dans une eau à 18 degrés, comme Yanis, 11 ans, et ses copains de camp de vacances. Là, un peu frais, je c'est mieux que de l'eau trop froide pas... non plus. Quand on est dedans, ça va, on a chaud. On a déjà rentré dedans en entier là c'est Ah non, bon. non, non la la J'ai l'habitude à la fin. On a l'habitude à la fin de la mer froide. La mer du Nord, voilà. Un ciel gris, quelques gouttes de pluie mais selon Julien, 22 ans, la mer du Nord garderait son je ne sais quoi d'attachant. Moi, à la base, je, suis, je viens de France donc je suis pas habitué à partir en Côte d'Azur mais c'est vrai que c'est différent, c'est pas touristique comme les autres plages donc c'est vrai qu'on a Plutôt, on s'approprie plus, j'ai l'impression aussi. Une destination qui, pour beaucoup, évoque aussi des souvenirs. Des souvenirs d'enfance ou d'adolescence. Mais une destination à réserver au séjour court, selon cette bruxelloise, plutôt qu'aux vacances prolongées. Non, parce qu'on ne sait jamais à l'avance le temps qu'il va faire. J'aime bien la plage, mais alors j'irai en dehors du pays, au sud. L'avocat de Mohamed Abrini sort de son silence aujourd'hui. Oui, Mohamed Abrini, c'est l'homme au chapeau survivant des kamikazes de Zaventem, soupçonné aussi d'avoir apporté une aide logistique aux attentats de Paris. Depuis son arrestation, il y a trois mois, son avocat ne s'était encore jamais exprimé publiquement. Mais aujourd'hui, Stanislas Eskenazi brise donc le silence. Sébastien Joris l'a rencontré dans ses bureaux de Bruxelles. Sébastien, pourquoi choisit-il aujourd'hui de sortir de la discrétion Alors, ce n'est pas pour évoquer le fond du dossier. Ce que dit Mohamed Abarini aux enquêteurs, secret de l'instruction. La personnalité du suspect, secret professionnel. Si Stanislas Eskenazi parle, c'est pour dire qu'il estime que son client devrait être jugé en Belgique, même pour les faits commis en relation avec les attentats de Paris, et même si désormais Mohamed Abarini peut être remis aux autorités françaises. Les actes de participation qu'on lui reproche pour la France trouvent leur point de départ presque tous en Belgique. La France peut toujours renoncer à exécuter le mandat d'arrêt européen pour que M. Abrini soit jugé en Belgique pour les faits français et pour les faits belges. L'objectif d'un procès, c'est d'obtenir des explications, de comprendre et d'éventuellement condamner. Et cet objectif, il peut aussi bien être atteint en France qu'en Belgique. C'est donc la première fois qu'on entend la voix de cet avocat. C'est aussi la première fois qu'il intervient dans ce type de dossier. Et Sébastien, qui est donc Stanislas Eskenazi C'est un spécialiste en droit fiscal et commercial. Oui, vous entendez bien, droit fiscal et commercial. Alors, que fait-il dans ce dossier Certains diront, que fait-il dans cette galère Eh bien, il se raccroche à son ADN d'avocat, c'est-à-dire la défense, défendre même les personnes accusées faits les plus graves. Et surtout, il affirme vouloir comprendre. Je suis bruxellois et foncièrement belge. Euh, ces jeunes viennent de nos entrailles. Il y a un discours qui a percuté chez ces jeunes. Il y a quelque chose à trouver là derrière et j'aimerais bien le comprendre. Et donc à côté des manuels de droit fiscal, ce sont des livres sur le radicalisme et l'extrémisme qui s'entassent dans la bibliothèque de cet avocat. Les précisions de Sébastien Joris. Retour à présent sur la commission d'enquête française sur les attentats de Paris. Oui, nous avons pu nous procurer le rapport complet, rapport de 300 pages qui doit officiellement être publié le 12 juillet en France. Patrick Michel l'a parcouru en primeur. Police et renseignements y sont clairement invités à changer leur méthode de travail. Effectivement, parce qu'en France comme en Belgique, et eh bien, quasi tous les terroristes qui ont agi étaient déjà connus et fichés. Ils sont donc parvenus finalement à tromper tout le monde. Un échec que les patrons des services de renseignement ont reconnu d'ailleurs lors de leur audition. Alors, ce ne sont pas les agents qui sont visés dans le rapport, mais l'organisation des services. Elle n'est plus adaptée à l'échelle de la menace, estime la commission d'enquête. Les terroristes 3.0 sont non seulement entraînés au maniement des armes, mais aussi à déjouer les méthodes classiques de surveillance. Alors, le rapport mentionne notamment le cas de Saïd Kouachi, vous savez, c'est l'un des tueurs de Charlie Hebdo. Durant plusieurs mois, il n'a plus parlé de sujets en lien avec le terrorisme lors des écoutes téléphoniques. Et les services ont conclu trop rapidement. Eh bien, qu'il pouvait arrêter la surveillance. Quelques mois plus tard, il attaquait Charlie Hebdo. Alors pour la commission d'enquête, il faut revoir la manière de travailler. Il faut adapter les grilles d'analyse et évaluer régulièrement les critères sur lesquels on se base pour déterminer la dangerosité des individus qui sont radicalisés. Le CPAS, les CPAS ont tout juste 40 ans aujourd'hui. Oui, ils ont été créés par la loi du 8 juillet 1976. Une petite révolution à l'époque, la charité à l'égard des plus précarisés se transforme en véritable mécanisme de solidarité et en 40 ans, les missions des CPAS n'ont cessé de s'élargir tout comme le nombre de ses bénéficiaires et ces dernières années, les réfugiés et les exclus du chômage sont venus grossir leur rang. On écoute le président du CPAS de Saint-Gilles Jean Spinette souvent les CPS, et encore aujourd'hui, à leur fonction d'aide financière, alors que les CPS déploient des monceaux d'imagination pour développer des services à destination de tous les publics. Quand on compte le nombre de projets de maisons d'accueil, de dispositifs de crèche, de maisons de repos, de services d'aide à domicile, je pense que l'inventivité et le développement d'établissements tels que le prévoit la loi de 1976 a connu un essor important. Aujourd'hui, le CPS, la perspective de devoir s'adresser au CPS, ça continue à faire peur alors, En tout cas, c'est pour beaucoup, soit c'est la peur du contexte, c'est d'ailleurs une des sources du non-recours au droit, ou du côté intrusif des CPS qui quand même ont, ont la faculté de, de connaître beaucoup de choses sur la vie des gens d'où la nécessité d'un secret professionnel mais effectivement, auprès bon, des personnes âgées et puis dans la société, la CPIIS garde quand même une image un peu comme une image de Cain, c'est ceux qui passent la porte du CPS, sont un peu dénoncés comme des gens qui ont des difficultés qu'ils ont un peu méritées, dont ils sont un peu responsables si pas coupables et je pense malheureusement qu'aujourd'hui tout un chacun peut un jour avoir besoin du CPS Une interview de Pierre Magos. Volkswagen continue de tromper ses clients, c'est TestaCha et son équivalent italien qu'ils disent. Les deux associations de consommateurs ont testé un véhicule mis en conformité par un garagiste après le scandale des logiciels de trucage. Et d'après TestaCha, les normes de pollution ne sont toujours pas respectées, comme l'avait pourtant promis le constructeur allemand. À 8h10, cette question à présent, allons-nous tous devenir myopes dans les années à venir La myopie, on le rappelle, c'est le fait de ne pas bien voir de loin. Selon des chercheurs australiens qui ont basé leurs études sur 2 millions d'individus. La moitié de la population sera myope d'ici 2050. Jusqu'à présent on pointé surtout l'hérédité, les écrans et la lecture comme cause probable. Il y en a d'autres, probablement les explications de Miguel Allo. Pour bien comprendre ce qui inquiète les scientifiques, il faut remonter quelques années en arrière. Des chercheurs constatent alors que dans des pays comme la Corée, la Thaïlande ou Singapour, 80 à 90% des jeunes sont myopes. Dans un premier temps, les écrans et la lecture sont pointés du doigt, mais les chercheurs pensent aujourd'hui qu'un autre facteur pourrait favoriser la myopie. Ces jeunes passent beaucoup de temps à étudier à l'intérieur, éclairés par de la lumière artificielle, et n'ont pas suffisamment d'activité à l'extérieur. Le manque de lumière naturelle pourrait dès lors être déterminant. Le Le docteur Stanisku est ophtalmologue. On sait que la myopie, c'est un œil qui se rallonge, un œil qui est trop grand, qui n'arrête pas de grandir. On sait également qu'il existe un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine, et que cette dopamine aurait un rôle pour diminuer la croissance de l'œil. Cette dopamine, en fait, elle est stimulée par la lumière, par le cycle du jour. Donc quand on est dehors, et qu'on est exposé à la lumière, du coup ça va stimuler la dopamine, qui elle-même va jouer son rôle et arrêter la progression de l'élongation de l'œil. Dès le moment où on n'est plus dehors et qu'on passe du temps à l'intérieur, on n'a plus cette stimulation lumineuse naturelle. Du coup, la dopamine est produite en moins grande quantité et l'œil peut continuer à s'allonger. Plus l'intensité lumineuse est importante, plus la rétine va produire cette fameuse dopamine. Or, l'intensité de la lumière extérieure est jusqu'à 20 fois supérieure à la lumière artificielle. Le conseil de cet ophtalmologue pour les enfants est dès lors évident. Ils doivent passer plus de temps dehors. Encore faut-il que le climat et la pression scolaire le permettent. On en revient à l'actualité internationale avec ce nouvel attentat meurtrier en Irak. Oui, un kamikaze s'est fait exploser devant un mausolée chiite au nord de Bagdad. Bilan 30 morts et 50 blessés, attaque attribuée au groupe terroriste État islamique. Elle survient cinq jours après l'attentat qui a fait près de 300 morts dans la capitale, le plus meurtrier d'Irak ces dernières années. Et les menaces liées au terrorisme, elles seront au cœur du sommet de l'OTAN qui débute aujourd'hui à Varsovie, en Pologne. Un sommet auquel participe notre Premier ministre Charles Michel, accompagné des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Il y sera aussi question des tensions récurrentes avec la Russie. Pour y répondre, les alliés de l'OTAN veulent déployer un bataillon de 4000 hommes dans les Pays-Baltes et en Pologne. 8h13, le 8-9 sport et l'affiche de la finale de l'Euro est désormais connue. Elle opposera donc le Portugal à la France, le pays organisateur qui s'est défait de l'Allemagne hier soir, Thibaut Desplanques. Oui, victoire 2-0 des Bleus face aux champions du monde allemand Pourtant malmené les Français ont su marquer juste avant la mi-temps sur un pénalty qui fait débat. Si la faute de main de Schwansteiger est indiscutable, on reproche à l'arbitre italien, M. Rizzoli, de ne pas avoir sifflé une phase litigieuse quelques instants plus tôt dans le rectangle français. Mais Surtout en deuxième mi-temps, on sentait les Bleus surmotivés à l'idée de jouer une nouvelle finale à domicile. Après l'Euro 1984 et la Coupe du Monde 1998, l'équipe de France tentera donc dimanche pour la troisième fois de son histoire de remporter le tournoi qu'elle organise, l'attaque en français Olivier Giroud. J'aimerais vraiment marquer l'histoire comme les, comme, les, comme les mecs. On a tous envie de, de réaliser quelque chose de grand dimanche. Maintenant, on donne rendez-vous à tous les Français. J'espère qu'il y aura une belle issue pour nous, mais en tout cas, on peut pas, on peut pas s'arrêter là maintenant. Portugal-France sera donc ce dimanche à 21h au Stade de France une finale que vous pourrez suivre en direct sur les différents médias de la RTBF Merci Thibault. La belle histoire du jour nous vient des championnats d'athlétisme d'Amsterdam. Thomas van der Platzen est devenu champion d'Europe du Décathlon hier. Il se qualifie par la même occasion pour les Jeux Olympiques de Rio Il y a deux ans on lui avait diagnostiqué un cancer. Son état ne lui permet pas encore de disputer beaucoup de Décathlon et il avait tout misé sur Amsterdam pour réaliser les minima pour les Jeux. à Paris réussit donc pour cet soi de 25 ans. On l'écoute. Euh, C'est super ce que je fais ici. C'était aussi super que je, que ce que j'ai fait l'année passée au Universiade et à Pékin. C'est un autre moment marquant dans ma histoire. C'est vraiment spécial, mais je ne le marque pas euh, spécialement euh, ou pas encore. Votre frère dit que vous aimez l'or Ah ouais, c'est vrai. Très championnat d'Europe junior. Espoir, je gagne de nouveau un or euh, au championnat d'Europe. C'est super, euh, c'est la plus belle couleur donc <rire> pourquoi pas. Une interview de Gaëtan Van Aujourd'hui on sera attentif à la finale de Kevin Borlée sur 400 mètres. Tour de France, septième étape aujourd'hui entre Île Jourdain et le lac de Payolle. Hier la victoire est revenue au Britannique Mark Cavendish. Le Belge Greg Van Avermaet et lui est toujours maillot jaune. Enfin en tennis, Raonic, Federer et Berdych meurent. Ce sont les affiches des demi-finales, messieurs, de Wimbledon. Demain, la finale d'âme opposera Serena Williams à Angélique Kerber. Voilà, vous savez -tu tout de l'actualité sportive Merci du jour Merci Catherine, on sait tout et puis on sait surtout que le soleil s'invite ce week-end. Du coup, tapis ambiance, musique d'ambiance. Mmh. On pense au soleil cet été. Qu'est-ce que vous avez prévu ce week-end Un Vanage, gros barbecue, cocktail, il profiter de faire un petit peu bronzette. On va prendre des vitamines. Oh, la vitamine D aussi, c'est bon ça pour tout le monde. Pique-nique dans un parc, mais il va faire chaud quand même, je ne veux pas me plaindre. Mais... si. Vous vous plaignez Je veux pas... Me plaindre, là, mais 27, C'est un peu trop. Vous rigolez parce que en plus, lundi, ça redescend. Vous voyez On perd encore, on va je, atteindre... Je ne sais pas ce que je préfère. Vous allez tous me taper, ouais, mais Catherine <rire> Tolero, un bon plan pour ce week-end Barbecue, barbecue, barbecue d'anniversaire. En pleine. Ça mode. sent bon, ça sent bon le soleil. Bienvenue dans ce nouveau 8.9, version été. Créphel. Les soldes XXL, avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. RTBF Mobile Info avec vous Stéphane Piedboeuf, comment ça se passe ce vendredi C'est très calme actuellement mais vous le savez ce vendredi est classé rouge, on l'a évoqué dans l'information, les départs en vacances bien entendu. Alors pour l'instant on va tout de suite faire le point sur les différents embouteillages qui concernent essentiellement le ring de Bruxelles car pour accéder à Bruxelles sur la plupart des axes, notamment sur l'E40 qui vient de Gand, et eh bien la circulation est complètement fluide. C'est le chantier qui est situé à hauteur d'Anderlecht entre Itre et Grand Bigard qui fait perdre 8 minutes à peine aux automobilistes en circulation intérieure et Une dizaine de minutes entre Grand Bigard et Ytre pour la circulation extérieure du ring et à l'intérieur du ring de la capitale pour la circulation entre Grand Bigard et Zaventem. La circulation n'est que légèrement dense. Et puis je vous rappelle que dès 15h30 jusqu'à 19h30, l'hélicoptère RTBF Mobile Info survolera les différents nœuds routiers et les départs en vacances. Rendez-vous donc sur Vivacité pour vivre cela avec Adrien Demey. Vous avez pris un arbre à forêt Et tiens, y c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 48 400. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbf.be/slash ovio et rtbf.be/slash sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Tous vos artistes préférés en live De 18h à 20h Vivacité est en concert Différé, mmh. je me suis occupé des vacances Enfin une bonne nouvelle mmh. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme J'ai trouvé un, un last minute Non. Wow. Et, et on part où hein Bon, ça, Je sais pas encore ah. Mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen oh. C'est le moment de profiter Des conditions last minute chez Volkswagen Des conditions exceptionnelles Sur une sélection de modèles de stock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 Ce vendredi, l'équipe RTBF Mobile Info et le Mobicopter ETIAS survoleront les autoroutes du pays afin de vous informer au mieux de vos conditions de circulation. Si vous partez à la mer en direction du Luxembourg ou de la France, écoutez les flashs Mobile Info sur Vivacité pour éviter les bouchons inutiles. Le Mobicopter Etias et RTBF Mobile Info vous guident sur la route des vacances. ETIAS est le meilleur assurance RC auto par Décavi. Rendez-vous sur Etias.be Salto dans la piscine. Wow. Ou morito au bord de la piscine. Ah. Lâchez-vous, Makerman. Vous êtes en vacances. Réservez vite votre last minute. Une cuisine équipée pour moins de 2000 euros. Un micro-ondes. Un aspirateur ou une centrale vapeur pour moins de 100 euros. Une plancha. Un presse-agrumes ou un croque-monsieur pour moins de 40 euros. C'est vraiment le moment de profiter des soldes chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. 8h, 9h, le 8-9. Il est 8h20, peut-être la dernière journée de la semaine avant les vacances. Je vous le souhaite et gros bisous à tous ceux qui travaillent aussi. Parce que oui, il y en a qui travaillent, notamment les marchands de glace par exemple, ce week-end. Le plus beau métier du monde. Travail. Gourmandes Et font oui. gaufre l'hiver en plus Ouais c'est vrai Julie Vanache est là donc Pour les people en vacances tout à l'heure On ira aux états unis tout à l'heure Et vous allez voir qu'on a des petites nouvelles aussi De Justin Bieber et toutes ses conquêtes Juste oh. avant 9h On ira aussi du, au, du côté de Bertry Pour le Baudet Festival On va d'abord demander à l'organisateur Pourquoi le nom Baudet Vous voyez l'âne <rire> Avec euh, pas mal euh, d'artistes à l'affiche On a Ouvor On a Frérot de la Vega On sera donc euh, par téléphone Avec l'organisateur tout à l'heure Juste avant 9h On va revivre aussi les bons moments Jacques Stotzem, Avec un live à la guise. C'est un enfant bien de chez nous. Il est né à Verviers. Il est auto autodidacte. Il est devenu pro à 19 ans. Il cartonne partout dans le monde. On verra ça aux alentours de 8h40. Mais d'abord, direction tournée avec vous, Sarah Viss. Oui, parce que j'ai un bon plan. C'est le City Pass tournée qui sera d'ailleurs à gagner dans Vivre ici de Marc Vernon entre 15 et 17h. Alors, c'est donc un pass, si vous voulez, pour visiter euh, la City. La, la ville. La, la ville. <rire> vous en avez bien. Oui, c'est clair, en fait, hein, City Pass. Euh, c'est quand même une des plus anciennes villes de Belgique, première capitale du royaume des Francs. Euh, à notamment la cathédrale avec ses cinq tours et le Beffroi qui sont tous les deux classés par l'UNESCO alors euh, ce City Pass existe en trois formules à des prix différents 4 euros, 5 euros et 10,40 euros et donc vous avez chaque fois droit à visiter des choses, plus ou moins de choses les must de la ville Ça à se procurer à l'office de tourisme mais alors par exemple si on prend la formule intermédiaire 5 mm -hmm. euros, euh, vous allez visiter le Beffroi qui est le plus ancien du pays il va falloir quand même monter 257 marches mais la vue euh, vaut la peine et puis on en apprend un peu sur l'histoire euh, Il va faire du 28 degrés. Hein. Oui, donc si vous allez dimanche, prenez les petits sprays. Euh, voilà. Euh, et donc le beffroi qui servait de tour de guet, de prison, de clocher. On sonnait par exemple les exécutions ou, le, ou, les, ou en cas d'invasion. On avait la visite d'un musée au choix aussi mm -hmm. et un film multimédia sur l'histoire de la ville. Vous avez toutes les infos sur le site, très pratique. Il recense tous les bons plans pour l'été. C'est 365.be avec des places donc à gagner tout à l'heure à partir de 15h sur Vivacité. D'en Vivre ici avec Marc Vernon. Le meilleur du 8-9, tous l'été avec le meilleur du cactus aussi. On revient, on revient sur le 6 décembre, le 6 octobre et la femme du président turc, Erdogan en visite à Bruxelles, faisait ses courses avenue Louise. Jérôme, cette mésaventure hier vous nous appelez donc d'un lieu insolite Oui, bonjour. une Dinsdag à le Marlen, à le femelle. Alors non, je ne suis pas des vôtres ce matin. Je suis retenu ici dans un endroit clos, un, un peu contre mon gré. Je, je vous explique. Donc hier après-midi, je me promenais à Avenue Louise, aux abords du centre de Bruxelles. Pour ceux qui ne la connaissent pas, l'avenue Louise est une artère qui se veut huppée, hein, trendy, ou des grandes marques qui font, paraît-il, florez. Bon, ça se donne des airs de Champs-Élysées à Milan, mais sur le coin, il y a un cuic. Euh, oui, et vous prenez la première à droite, un peu plus loin, c'est Matongué. Et là, euh, si vous ne faites pas partie des Blacks, Wolves, demolition ou des steuvenberg panther, vous n'en ressortez pas vivant hein, bon. tu vas avoir des gros problèmes je toi, pense. Ouais. Je déambulais euh, d'un pas lent et contemplatif attendant le soir où je comptais assister à l'intronisation du nouveau bourgmestre de Linkebeek. <rire> qui allait tenir toutes ses promesses hein, puisque Lisbeth Oman elle-même avait assuré qu'elle préférait plutôt placer un néerlandophone imbécile qu'un francophone intelligent à la tête de la commune, soudain Du brouhaha, un mouvement de foule, une cohue, des motards de la police. On dégaine les smartphones, on acclame. Je me dis, bon ben, ça y est, on m'a reconnu je <rire> vais avoir des gros problèmes, elle, elle Mais a alors bizarre. pas du tout, hein. donc des drapeaux turcs euh, Toute l'Anatolie s'était rassemblée sur l'avenue Je savais que le premier ministre turc Erdogan était à Bruxelles Mais vu la cohue, ben, je pense qu'on a dû porter atteinte à sa vie Ou quelqu'un chantait du Charles Aznavour et le service d'ordre a ouvert le feu Enfin je ne sais pas, non J'apprends qu'Erdogan sirote un kir avec kir, je ne sais où Donc c'était sa femme Et mine qui s'en venait faire ses emplettes chez Longchamp. Oui. Bon, pour vous dire qu'elle doit être dépensière, celle-là en Turquie, vous pouvez tout acheter en contrefaçon pour le huitième du prix plancher. <rire> Tous les Belges y allant avec des valises vides pour en revenir avec des plaines. Madame Erdogan boutique de luxe Avenue Louise, elle, soit elle excite, soit elle provoque. Hein, bon. La circulation bloquée, les gardes du corps se positionnent devant l'entrée, interdisent l'accès au magasin, dégagent les clients qui avaient l'outrecuidance de faire leur course à l'intérieur. L'armée turque se déploie aux confins de la ville. La aérienne d'Erdogan survole la capitale les travaux du palais de justice s'achèvent Donc là, je sais que ici, non, le non, non. Le, le courroux général embrasse la populace alentour coups Coup de klaxon invectif verbal. Les services d'ordre sont débordés. C'est là qu'on se rend compte que Marc Goblet n'a pas le monopole de l'anarchie urbaine. Bon. Quelques piétons faire. Certains sont fouillés, dont moi. Et je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Le parc royal n'est pas loin. Avec tout ce qui s'y traîne, on monte une armurie en deux jours dans ce pays. Bon, mais je voudrais quand même dénoncer l'attitude du Premier ministre Erdogan qui rentre dans une colère de mer noire quand on viole son espace aérien, mais quand sa femme viole un espace commercial, là, prends ton temps, ma chérie, viens me rejoindre à Saint-Jos, je ne te dirai pas que c'est comme chez nous. Ah non, c'est chez nous hein. Bon. <rire> Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais... Pour accueillir M. Erdogan, il y avait 3000 Turcs en délire, drapeaux claquants et ambiance festive, alors que quand Charles Michel effectue une visite dans le brabant wallon, il doit se taper trois hystériques à un nus qui lui balancent des frites mayonnaise. Donc un peu d'amour de la patrie à un moment. Bon, oui, je sais, les Turcs ont plus facile que nous, il y a peu de Flamands dans la périphérie d'Ankara, mais enfin tout de même. Bon, voilà. mmh. Toujours bloqué sur le trottoir, je me remémore les Didi qui descendaient faire ses courses sur les champs élysées Ça ne se terminait pas en souk. La preuve, après son passage, le seul truc qu'on ait fait fermer, c'est le tunnel en dessous du pont ben. <rire> Alors, je trépigne, je m'énerve, soudain, Madame Erdogan sort enfin du magasin, là, à 5 mètres de moi, et j'ose l'invective Dites donc, Madame Erdogan, les plus Kurdes sont les meilleurs non. Oh, non. Oh. oh non, on ne oh. peut pas ça non. Je vous écris donc de mon cachot à Istanbul. <rire> Des distractions sont prévues. Dans 20 minutes, on va projeter le film Midnight Express. A <rire> revoir avec les images, c'est encore mieux. Bien évidemment, rendez-vous sur le site rtbf.be slash ovio. Et on vous propose tous les jours aussi la revue de presse. Si jamais vous avez le temps, vous êtes connecté. Rendez-vous sur vivacité.be Les carrelages Seratech à Warem soldent. C'est le moment de profiter de carrelages de qualité. Mais à prix soldé et durant tout le mois. Sympa, non Encore plus intéressant que d'habitude et avec toujours l'atelier de découpe de plainte. Seratech, une nouvelle façon de voir le carrelage. Chaussée romaine à Warem. Au moment, l'île des enfants vous accueille avec le sourire dans une ambiance familiale, chaleureuse et conviviale pour trouver tout ce que vous cherchez pour bébé. maxi cosy, siège auto, poussette ou chambre. L'île des enfants à Saint-Georges. Autoroute 42, sortie 5. Le commerce, autrement, localisie.com Localisie.com Vivacité et la 2 présente le meeting international d'athlétisme de la province de Liège. De l'athlétisme de haut niveau à Metteau-Vémont le mercredi 13 juillet à 20h. Venez applaudir Mafitiam et les autres Belges dans leur dernière ligne droite pour les JO. Plus d'infos sur meetingliège.be avec le service des sports de la province de Liège et la loterie nationale. Cet été, avec les forfaits vous mobile, profitez d'un smartphone comme le Samsung Galaxy J5 pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro C'est-à-dire l'équivalent de du petit parasol en papier dans votre Morito ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à vousmobile. Offre soumise à condition, option smartphone disponible des 6 euros par mois. Comment bien manger quand le soleil arrive à l'improviste En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour grignoter avec les doigts de croustillants rips de porc. Et jusqu'au 13 juillet, profitez de 25% de réduction sur nos rips nature, marinés ou épicés. Deleuze. Bien manger. A l'occasion des soldes, les tissus du Chien Vert vous offrent la confection gratuite de vos tentures sur une sélection de plus de 200 tissus. Une confection gratuite et made in Belgium. Les tissus du Chien Vert à Bruxelles, Waterloo, O'Neill et sur Chienvert.com. Ah oui, au tissu du Chien Vert, tous nos prix sont conseils compris. Retrouvez nos soldes et conditions sur Chienvert.com. Cuisine Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina Un festival de rock Non Ils vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le Festival Cuisine. C'est encore mieux que les soldes. Conditions sur... C'est bien pensé. En ce moment, chez Brico, grande opération recyclage. Faites du neuf avec du vieux. Apportez-nous votre vieil outil et recevez 25% de réduction sur un nouveau. Pour les makers, Brico. Oh. Catherine Tonero, vous nous rappelez l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Et quatre policiers tués par des snipers cette nuit aux états unis Cela s'est passé lors d'une manifestation à Dallas pour dénoncer les dernières violences policières envers les Noirs. Au moins deux suspects ont été placés en garde à vue. Le code est rouge sur les routes des vacances aujourd'hui avec le beau temps annoncé on attend beaucoup de monde vers la côte et les Ardennes code rouge aussi en Ile-de-France la France qui jouera la finale de son euro de football les bleus se sont imposés 2-0 hier soir face à l'Allemagne à Marseille la finale de l'euro opposera donc la France au Portugal ce sera dimanche à 21h au Stade de France Le soleil oui mais pas tout de suite pas mal de nuages encore ce vendredi avec même un risque d'averse possible sur l'ouest et le nord du pays entre 20 et 24 degrés demain matin Pas mal de nuages encore, des éclaircies l'après-midi, et puis ça chauffe pour dimanche jusqu'à 28 degrés. Bon vendredi, il est 8h30. On s'informe avec Fabien Magri. Bonjour Sarah, bonjour à tous. C'est un événement rafraîchissant qui tombera à pic ce dimanche, alors qu'on annonce des températures proches des 30 degrés. La ville de Wii accueillera la 7 édition du Big Jump. Un grand saut dans les eaux de la Meuse qui pourrait dépasser les 400 participants de l'an dernier. Ce big jump, marque-il de c'est un défi sportif, mais pas que cela. Ah non, effectivement, l'objectif principal est même tout autre. Cet événement organisé un peu partout en Europe a pour but d'attirer l'attention sur la qualité de l'eau, des fleuves et rivières. Et pour cela, évidemment, quoi de plus symbolique que de sauter dedans. Selon Marc un des organisateurs, depuis que le big jump a été instauré à oui, la situation s'est d'ailleurs améliorée. Bref, de l'eau à Sous les ponts de la meuse. est clair que depuis quelques années et notamment le placement des stations d'épuration le long des principaux cours d'eau, la qualité de l'eau s'est très très nettement améliorée. Il y aura encore un, un effort à faire, surtout au niveau du citoyen et des incivilités. C'est un peu dommage de retrouver de temps en temps une canette et, et des sacs plastiques qui flottent encore trop souvent dans la meuse. Mais globalement, par rapport à d'autres fleuves, que ce soit en Belgique ou ailleurs, le niveau est acceptable selon vous C'est tout à fait acceptable. Si on compare par exemple en Angleterre, la Tamise est interdite à la natation pour raison de pollution sur une partie de son cours. Ce big jump dans la Meuse aura lieu à 10h30. Inscription une demi-heure avant marque et ce ne sera pas le seul défi proposé. Ah non, effectivement les nageurs pourront également effectuer une traversée du fleuve ou encore participer à une compétition sur un kilomètre. Sachez-le la dernière fois que l'organisateur a trempé un petit doigt de pied dans la Meuse, la température de l'eau était de 20 degrés. Un million d'euros de subsides pour la restauration complète du château de Belle Maison à Marchin. Il s'agit en réalité de deux châteaux qui seront restaurés tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a le vieux château du XVIIe et le nouveau château, si on peut dire, dit aussi Château Rouge, qui est une construction en nu, datant de la première moitié du XVIIIe siècle. Une des tours de ce château abrite une chapelle dont les décors sont reconnus comme éléments du patrimoine exceptionnel de Wallonie. Les vacances théâtre de Stavelot se terminent ce dimanche par la cinquième édition des Petits Fêtards. Il s'agit d'une après-midi consacrée au théâtre de rue au parc de l'Abbaye, avec cinq spectacles différents, comme nous l'a précisé Ingrid Modou, animatrice au Centre culturel de Stavelot. On essaye vraiment de faire la part belle aux différents arts de la rue et de proposer aussi bien de la chanson française avec ce duo complètement déjanté, donc des super-luettes, le blues des luettes, en passant par les arts du cirque avec l'école de cirque Polichinelle et la compagnie Trois Secondes qui nous présente un spectacle aussi là complètement, complètement de fou, rock Voltige avec Born to be Wild. Et puis on passe alors vraiment par du théâtre de rue avec la compagnie auquel dommage Room Service. Là, c'est de l'humour noir, cinglant, une relation entre un enfant et sa mère, humour noir, grinçant. On, on termine par la compagnie Odile Pinson qui propose une, une toute nouvelle création. Premier secours, un spectacle un peu déambulatoire. Euh, on va suivre donc ce duo. Il va leur arriver des catastrophes incroyables. Et c'est vrai qu'on va passer aussi, même avec eux, on va faire un petit résumé. On va passer partout, euh, par le théâtre, par de la voltige. Ils vont, euh, voilà, ils vont sortir des fenêtres. C'est un, un parcours complètement catastrophique. Une interview de Philippe Collette, les petits fêtards, pour clôturer l'édition 2016 des Vacances Théâtre de Stavlos C'est donc ce dimanche 10 juillet dans le parc de l'abbaye. En sport, le championnat du monde de Trial fait escale en Belgique ce week-end. Un Grand Prix qui se déroulera comme il y a deux ans à comblain au pont L'occasion de voir à l'œuvre les stars mondiales de la discipline et cela sur un parcours naturel particulièrement technique. Frédéric Flagottier, l'organisateur de ce Grand Prix de Belgique au micro de Pierre Capard. On refait un parcours de 15 km. Il est naturel à 90%. Composé de 12 zones, 3 boucles. Dans les carrières, la montée de la tour Saint-Martin, qui donne sur la place de Comblay, on a un parcours très technique, qui fait un écart minime entre les pilotes. C'est très spectaculaire, surtout la montée de la tour. À un mur, il n'y a que les pros qui prennent vraiment ce mur. Bon, pour les autres catégories, c'est un peu plus, un peu plus light, évidemment, mais c'est très sélectif. On a déjà 70 pilotes, 20 à world pro, une trentaine qui font la Coupe du Monde, donc c'est le niveau national, et alors les jeunes 125 de il faut le souligner oui on a Maxime Mati qui fait la Coupe du Monde et il y a Julia Roussel Moura Gavage qui s'est inscrit en Sovacek le trial mondial est toujours dominé en tout cas depuis quelques années par les Espagnols les Espagnols oui Tony Bou roule pour le 10 titre consécutif ensuite c'est Adam Raguin qui est juste derrière qui a été champion du monde aussi en 2005-2006 et puis alors vient un peu les Italiens Japonais et autres Et puis deux écoles belges sur le podium du Shell Eco marathon la faculté polytechnique de Mons et la haute école de la province de Liège. Dans cette épreuve, vous le savez, les équipes inventent un véhicule et l'objectif c'est d'effectuer la plus longue distance avec un kilowattheure ou un litre de carburant, le tout à bord de véhicules qu'ils ont donc imaginés et construits eux-mêmes. L'équipe de la haute école de la province de Liège est parvenue à rééditer l'exploit de se classer deuxième comme l'an dernier. Elle a fait parcourir à son véhicule. Une distance de 1380 km, mais a été battue par une école espagnole qui a fait mieux. 1556. Dans le journal de 9h, Sébastien Piré viendra sur la une de l'actualité cette nuit, une nuit meurtrière aux États-Unis suite aux dernières bavures policières. Une manif qui a dégénéré cette nuit à Dallas. Quatre policiers ont été tués. CBF Mobile Info avec vous Stéphane Piedboeuf, c'est vendredi et puis c'est surtout un jour de départ en vacances. Classé rouge d'ailleurs, Sarah, et les premiers départs en vacances sont observés sur l'autoroute E411 entre Arlon et Sterpenich en direction du Grand-Duché du Luxembourg. Par contre, pour rejoindre Bruxelles, ça se passe bien, la circulation est fluide sur tous les tronçons. à l'image de l'autoroute E411 en venant de Namur pour rejoindre le Carrefour Léonard, eh bien, les automobilistes ne perdent absolument pas de temps aujourd'hui. C'est donc une bonne nouvelle, c'est sur le ring de Bruxelles que ça coince en circulation intérieure entre Zaventem et le Carrefour. Pour Léonard, une dizaine de minutes supplémentaires. Des ralentissements sont également observés du côté de Grand Bigard sur le Ring de Bruxelles, entre Itre et Grand Bigard en circulation intérieure, avec le chantier qui est situé en Dorlègue qui ralentit les automobilistes. Ils perdent un quart d'heure, une dizaine de minutes en circulation extérieure, donc entre Grand Bigard et au Titre. Et puis ne l'oubliez pas, ce sont les départs en vacances et nous survolerons tout cela dès 15h30 jusqu'à 19h30 avec l'hélicoptère RTBF Mobile Info. Vous avez pris un arbre à forêt Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Un problème sur la route Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Merci beaucoup Stéphane, à tout à l'heure. Dans quelques minutes, les people en vacances avec Julie Vanache. On sera aussi en direct de Bertrie pour le Baudet Festival qui démarre ce soir jusqu'à dimanche soir avec une très très belle affiche. Et puis direction le Tour de France, juste après la pause, il est 8h37. Un lavelage AEG 9 kg à triple plus avec 5 ans de garantie et 200 euros de remise pendant les soldes, c'est seulement chez Sélection. Sélection, meilleure et pas plus cher. Un projet pour vos aménagements extérieurs cet été Une terrasse, une cour ou des allées Chez Big Mat cette semaine, une super offre pour des pavés béton à 10,95 euros du mètre carré. Mouais, mais 10,95€ pour un pavé 15 par 15 en 6 cm d'épaisseur, c'est rare. Et si en plus cette promo est valable sur tous les coloris disponibles, c'est dément. Votre Big Mat Doyen à Serein, rue du Charbonnage, le meilleur prix, qualité comprise. Retrouvez cette promo et bien plus encore sur bigmat-doyen.be. Tu t'occupes du barbecue J'ai invité des amis. T'inquiète, je fonce chez Red Market. Cette semaine, la barquette de plus d'un kilo de Chipolata est à 6 euros. Je pense qu'ils vont se régaler. Oh mon Fred, comme il gère Red Market, votre supermarché sympa, rapide et moins cher, ouvert 7 jours sur 7. Red Market à Gemê-sur-Meuse, 109 rue de la Station. Le 8-9. Le Tour de France en direct avec Samuel Grulois. Tour de France 2016 Samuel, on revient d'abord sur l'étape d'hier et de 3 pour Marc Cavendish, pas mal du tout 3 sur 6, waouh Ah oui, le sprinter de Diamond Data a donc remporté 50% des étapes à disputer jusque maintenant alors que pour la plupart des observateurs avertis, il n'avait pas le niveau pour venir titiller sur cette grande boucle les deux colosses allemands Kittle et Graeppel. Cavendish était très discret depuis le début de l'année et sa défaite face au modeste Blight lors des récents championnats de Grande-Bretagne n'avait rassuré. Personne, mais on a sans doute tous oublié euh, que Cavendish a préparé les Jeux Olympiques de Rio où il visera la médaille d'or sur... Il a beaucoup travaillé sa souplesse, sa percussion, son explosivité et ça se voit sur ce Tour de France, encore à Montauban pour remonter Quittel dans les 100 derniers mètres en débarquant en Normandie. Il y a une semaine, sa carte de visite affichée 26 succès d'étape, il en est ce matin à 29, un de plus Kino et seulement... Cinq, deux mois euh, qu'Eddie Merckx, entre le baron Eddie Merckx et le médaillé de l'ordre de l'Empire britannique Mark Cavendish. L'écart s'est donc euh, fameusement réduit en une petite semaine. Et Cavendish a eu raison de profiter de l'étape d'hier pour s'imposer, car aujourd'hui les sprinters seront loin derrière, entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Ah oui, hein, ils vont euh, disparaître les écrans radars, ça c'est sûr, on <rire> entame les Pyrénées. La haute montagne réservée aux vrais grimpeurs, même si euh, le menu du jour reste relativement digeste, avec le seul col d'aspin classé de première catégorie, dont le sommet est situé à 7 km de l'arrivée, inédite, au bord du lac c'est un endroit magnifique que l'on surnomme souvent le petit Canada des Pyrénées, ce qui vous laisse imaginer la carte postale du lieu. Alors, égoïstement, ce matin, on pense à Greg Van Lavormat et à son maillot jaune, car en toute objectivité, ce sera difficile pour lui de le conserver, difficile mais pas impossible, cela dépendra d'abord de sa forme à lui, sa forme du moment, et là je suis plutôt rassuré, mais ça dépendra aussi du déroulement de la course et de l'attitude des équipes de favoris, souvenez-vous, mercredi vers le Lioran, les Sky de Fou, mais surtout... Les Movistar de Quintana ont décidé d'écrémer le peloton dans la dernière ascension avec comme victime entre autres Nibali, Navarro et Contador dans le sport. Il faut toujours profiter des faiblesses des adversaires et certains ont affiché leurs faiblesses au grand jour avant-hier. Et puis Sarah, on imagine également la motivation des grimpeurs français genre Bardet, Barguil, Pinot. quelques heures à peine après la qualification des Bleus pour la finale de l'Euro. Et je ne vous parle même pas de l'euphorie de mes confrères français sur la Route du tour. Merci beaucoup, Samuel. Passionné, passionnant. Rendez-vous tout à l'heure. Toute la journée sur Ivacité avec un point toutes les demi-heures. On va suivre en direct cette septième étape du Tour de France, bien entendu. On revient chez nous à Verviers. Il a 16 ans, il découvre la guitare, il devient passionné, autodidacte, il devient pro. À 19 ans, je parle de Jacques Stotzem, le roi de la guitare. Il est venu nous faire un petit coucou pendant le mois de janvier avec un live. Alors restez là, amoureux de la guitare, c'est l'homme qu'il vous faut. C'est les meilleurs moments du 8-9 et c'est maintenant. Jackson Zem, bonjour. bonjour, bienvenue dans le, dans le 8-9 ce vendredi matin. Vous revenez avec un album hom hommage à votre oui. idole, c'est Rory, Rory Gallagher. Oui, c'est ça, tout à fait, oui. oui. Donc Rory Gallagher, moi c'est un musicien que j'ai vu quand j'étais jeune et euh, j'ai vu son concert à Liège, musicien de rock blues, donc une musique bien différente de ce que je fais habituellement à la guitare. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'il est resté toujours pour moi un, un modèle, c'est un, un musicien que j'aime beaucoup, un répertoire que j'aime beaucoup. J'avais envie de retrouver à la guitare acoustique. Et sur l'album, il y a Wheels Within Wheels. acoustique dans ce monde de brut, ça, ça fait du bien en 2016, alors votre histoire Jacques Stotzem est juste incroyable tout démarre à 16 ans, on oui. est dans les années 70 vous regardez la télé, et là vous voyez un énorme guitariste et vous vous dites, c'est ça que je veux faire et puis vous avez été complètement autodidacte c'est dingue Oui, mais ça s'est exactement passé comme ça, c'est vraiment une, une découverte d'une de, de, musique c'était Stéphane Grossman qui jouait du blues hein, parce que le, le blues m'a donné envie vraiment de jouer de la guitare et, euh, et c'est incroyable parce qu'à partir de ce moment là où j'ai découvert j'ai plus jamais fait que de la guitare quoi Et vous n'avez jamais pris de cours, <rire> non, jamais été formé. Non, non, non parce qu'en fait, c'était quelque chose qu'on ne savait pas apprendre à la, à, autre part que, que par soi-même. Donc il fallait, il fallait écouter des disques parce que c'était une musique qui n'était pas académique. Donc il fallait retrouver ça euh, par soi-même en écoutant, en écoutant, en écoutant et en écoutant. <rire> voilà. Jean-Luc, quelqu'un qui est dans la musique comme vous, j'imagine que. Oui. Euh, <rire> oh, oh, la blague n'est pas bonne. Non. Je suis un petit peu vexé parce que. Jean-Jacques, il, il dit qu'il n'a pas suivi de cours. On ne l'entend pas. <rire> Et moi non plus, j'ai <rire> pas... vu. là, Non, voilà. non voilà, c'est évident. Sur l'album To Worry, il y a aussi Country Mile. parce que quand on écoute tout l'album on voyage littéralement avec vous Jacques Stotzem. moi personnellement je me vois aux états unis un les bandes étendues et puis ben ah oui. je oui. vois quelqu'un Benjamin, Benjamin. <rire> Jacques Stotzem, c'est ça que vous voulez proposer aussi du voyage du rêve oui bien sûr parce qu'en fait moi, moi ce que j'aime faire évidemment c'est les concerts donc euh, je ne peux pas imaginer ma vie de musicien sans donner les concerts c'est vrai que j'ai la grande chance de beaucoup voyager de donner beaucoup de concerts et, euh, et, et c'est chaque fois qu'elle partage vraiment avec les gens de faire découvrir l'univers de la guitare acoustique qui me passionne vraiment, mais de faire découvrir aux gens des facettes parfois inattendues de la guitare. Et vous êtes sûr que vous n'avez que 10 doigts parce que sur l'extrait euh, On the West of Plain, il y en a 11 on écoute, il y a oui, et il y en a même 20 <rire> Écoutez, là, c'est dingue, ça monte, c'est juste incroyable. Là, on se dit, il y a une troisième main qui vient derrière, comme ça, qui mmh. rajoute un petit peu. C'est quoi le finger style C'est votre style à vous C'est quoi exactement En fait, c'est vraiment la manière de, de, de jouer la guitare qui vient vraiment des, des vieux bluesmen des années 20 aux États-Unis. Ils ont imaginé, si vous voulez, cette manière de passer les cordes qui est particulière pour reproduire le swing qui était à l'époque vraiment la musique en vogue que les gens voulaient y écouter. Et c'est une manière vraiment très, très swingante d'utiliser la guitare dans laquelle à la fois on fait l'accompagnement sur les basses et la mélodie dans les aigus. C'est pour ça qu'on a parfois l'impression qu'il y a plusieurs guitares qui sont jouées. En même temps. Vous êtes là aussi, Jacques Stotzem, pour un set acoustique. Vous êtes prêt avec votre guitare oh oui, et votre à... fingerstyle. <rire> ouais. On écoute. Voilà. Jacques Stotzem sur Viva et sur la Une en télé. C'est ouais. bien ça pour démarrer le week-end, impressionnant quand même. Plutôt pas zèle. mal. Hein. À revoir sur rtbf.be/slash euh, ovio. À revoir aussi la revue de presse. Hein, tous les jours, on vous propose une revue de presse sur la Une Télé à 8h30. Rendez-vous sur Vivacité. Les people en vacances avec vous, Julie Vanache. On démarre par, par Selena Gomez. Oui, on se souvient toutes de l'ex-madame Justine Bieber. On en parle juste après la pause. À tout de suite, il est 8h48. La, la. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Emprunter de l'argent, coûte aussi de l'argent. Personnellement, j'aime bien les plats traditionnels. Nous aussi, on aime les plats traditionnels. Oui, monsieur Marc. Et en Belgique, qu'est-ce qu'il y a de plus traditionnel qu'un bon plat de moules Deux bons plats de moules plus un gratuit Petit Bah quoi, c'est la promo, monsieur Marc Deux kilos plus un gratuit Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bonnes moules de Zélande super sont en 2 kilos plus un gratuit. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Ce dimanche, Ikea Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. My love vélo. Dites les amis, euh, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be slash vous gagnerez du temps. Et peut-être une bicyclette en BA. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Pour suivre en direct et en exclusivité tous les matchs de l'UEFA Euro 2016, rendez-vous en télé sur la 1 et la 2, en radio sur Vivacité et sur le web sur rtbfbe ovio et rtbfbe sport. Enflammez le supporter qui est en vous. Vivacité présente Allo, l'espace à l'Eurospace Center ce samedi 9 juillet à partir de 16h soirée à thème inoubliable à vivre en famille ou entre amis à la recherche de vie sur d'autres mondes. Nouveauté cette année, un quiz musical live extraterrestre, mais aussi six conférences sur la vie dans l'univers, des spectacles, des séances de planétarium pour toute la famille. Renseignez-vous vite sur EurospaceCenter.be. Eurospace Center, autoroute E411, sortie 24. 8h, 9h, le 8-9. Sarah ravit, c'est là Julie Vanache aussi, on parle de Selena Gomez. Oui, l'ex-madame Justin Bieber, on se souvient évidemment de Selena Gomez. Alors là, pour l'instant, elle est en tournée, c'est vrai, donc elle va se prendre des petits moments de vacances entre ses dates de tournée. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, la presse People, vous savez, ça papote, hein, ça parle. Et là, elle a été récemment critiquée sur son poids en pleine tournée. Du coup, elle s'est vengée. À votre avis, comment a-t-elle fait pour se venger Et je, je suis en train de réfléchir à, à qui c'est Selena Gomez oui, c'est chanteuse que... apparaître oui. l'ex de Justine Bieber elle, elle fait quoi elle chante, elle chante chanteuse aussi oui, pour ouais. on la voit un petit ouais. peu partout elle a démarré aussi avec Disney Channel un petit peu en TV et eh bien elle s'est vengée en fait des critiques sur son poids tout simplement en faisant un régime. Un régime de star qui a plutôt pas mal marché. Ouais, et du oui, coup, elle s'est pris hein. une petite pause vacances pendant sa tournée. Une pause pour prendre la pause en bikini et montrer que finalement, avec l'aide d'un petit régime, on redevient la belle Célina Gomez qu'elle était. Elle a toujours été un peu rondouillette mais elle est vraiment mais Là, très... elle a carrément une taille mannequin. Hein, elle a Exactement. Perdu pas mal de poids. Exactement. C'est l'été, oui. Mais oui, alors est-ce que vous serez les gens à faire un petit régime, vous les filles même Faudrait. pas très moi disons Faudrait. que j'adapte mon maillot plutôt pareil ouais. hein. donc les bikinis après deux grossesses bah on va le laisser un peu de côté hein. on va voir quand les enfants seront plus grands on bien aura le temps de faire du sport donc là c'est une pièce voilà comme ça ça cache tout mais oui voilà, voilà. bien raison et à votre avis Justin Mieber qu'est-ce qu'il fait pendant ce temps -ce il chante il flirte danse. avec d'autres Bien, ça ah, va, vous voilà. êtes dans les people aussi hein. Il a trouvé une nouvelle Madame Justin Bieber Apparemment les rumeurs disent que ce serait Alexandra Rodriguez La nouvelle proie de Justin Bieber Il l'a rencontrée il y a quelque temps Et du coup ça y est, c'est bon, ça flirte Ça se prend des petites vacances, tranquillement Sur un yacht, on se fait plaisir en couple Et il paraît que c'est bien avancé Dans la relation, elle aurait déjà rencontré Le petit frère de Justin Bieber, Jackson Ah euh, voilà, il se passe euh, C'est facile, euh... tout plein, évidemment Vous reconnaissez ce générique culte Ah, c'est quoi ça encore Julie, Sarah, c'est quoi C'est Chips. Chips, oui, oui, oui. vous que Ponchorello, Il a 67 ans dans la vraie vie et il est devenu flic à moto. Fou, ah ça. oui, c'est Pour de vrai. vrai. Ça pour de vrai. Non. Oui, oui, tout à oh, là, fait. Là, je veux et bien pour... vous faire arrêter par Ponchorello Allez, dans ces cas-là. 67 ans, Julie, non euh, Pourquoi pas Mais alors Reconversion. <rire> on marque une pause, il est 8h52 et puis direction Bertrie pour le beau Stival. à tout de suite. Trouvez tous vos artistes préférés en live. De 18h à 20h, Vivacité est en concert. Vivacité présente Michel Polnareff en concert exclusif cet été au folies de Spa. Plus de deux heures de succès inoubliable pour un spectacle éblouissant qui triomphe dans toute la France. Il n'est pas trop tard pour assister à l'événement de l'année. Michel Polnareff en ouverture des Franco, c'est le 19 juillet à Spa. Info, francophonie.be Avec le soutien de la DH, la libre et télépro. Voltaren est un médicament au diclofenac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les genoux, on se couche sur la plage et on se lève une fois pour les enfants. Ils veulent de l'eau dans le petit seau et on se recouche et on se relève. Ben oui, il faut leur mettre de la crème, allez Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren et Mulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Mmh, mmh. Vivacité et la foire de Libramon présente « L'agriculture, une question de vie ». Signez la pétition pour une juste rémunération de l'agriculteur sur www.foiredelibramont.com slash pétition. Et rendez-vous tous à Libramont du 22 au 25 juillet. Info sur www.foiredelibramont.com Le 8 9 La météo s'annonce plutôt clémente, c'est quasiment le premier, premier week-end estival de l'été, avec le soleil qui s'invite, du coup je pense à tous les organisateurs de festivals, il y a les Ardentes évidemment à Liège, mais pas que, il y a aussi le Bodestival à Bertrix qui démarre ce soir, le Bodestival avec euh, comme mascotte ou comme icône un âne à l'affiche, et on a du coup par téléphone l'organisateur du festival, c'est Mathieu Rossignol qui est là, bonjour Mathieu Bonjour Sarah, bonjour Première question, c'est pourquoi avoir choisi un âne finalement pour parler de ce festival En Le fait, les habitants stuvel. de maîtrise sont appelés les Baudets, donc la, la connexion entre eux. Les Baudets et Festival et Estival, donc à donner le nom de Baudet -Stival. La boucle est bouclée, évidemment. Le festival démarre ce soir, c'est jusqu'à dimanche, avec une très très belle affiche, 18 groupes en 3 jours. Nous en sommes à la cinquième édition, c'est gratuit pour le moins de 10 ans, c'est sympa ça si on veut profiter euh, du soleil. D'abord, Zoom, coup de projecteur sur ce soir. Il y a pas mal de reprises ce soir, c'est un petit peu une spéciale cover, avec notamment le groupe de Julie Compagnon, qu'on connaît bien dans le 8-9, euh, qui nous accompagne tous les mardis, avec Hong Kong Star, et puis on a Goldman, hommage à... Les filles, Sarah, euh, Julie, Goldman, à Jean-Jacques. Ben oui, à Jean-Jacques ah, Goldman, oui. Oui, on a Smooth, comme... <rire> aussi, hommage au grand Michael Jackson. Est-ce que ça fonctionne bien encore les covers aujourd'hui, Mathieu Oui, franchement, c'est vraiment une, une belle soirée, une soirée familiale, une soirée tout publique. Et donc, on a toujours programmé dans notre festival donc un jour de cover. Et vraiment, les, les, les pré ont bien fonctionné. Donc, les, les cinq groupes à l'affiche aujourd'hui sont vraiment de, de qualité. Hein, de, Yasmous Smooth Criminal, ceci qui, vient de, qui nous vient d'Italie, qui est un des meilleurs, meilleurs uh, groupes de reprise au monde donc uh, de Michael Jackson. Donc on, on s'attend vraiment à un show exceptionnel avec un écran sur scène, etc. Donc vraiment uh, un, beau, un beau projet pour, uh, pour Bertrand aujourd'hui. Très beau show aussi demain, samedi à l'affiche Charcot. Charcot, c'est ça. On a Christophe Willem aussi à l'affiche demain, samedi. Saison, venir l'été en hiver, voir ton cœur qui fond la le soleil. Quand un Mossiman DJ sera là aussi, c'est pas trop difficile d'avoir des stars du côté de Bertri, parce que quand ils prennent le Talis, ces stars françaises, ben, garde du midi Bertri, ça fait une trotte. <rire> Oui, bien évidemment, maintenant on a un service de navettes avec deux chauffeurs qui sont, qui sont habitués. Il y a la gare de Sedan hein, en France qui est, qui est tout près. Ici on a 20, 20 minutes de Sedan. Mm -hmm. Et puis on fait les navettes vers les aéroports de, de Charleroi, de Bruxelles. Un coup d'œil sur le programme de dimanche, on a Hoover ou Grand-Georges d'abord à l'affiche. Grand-Georges, on connaît beaucoup sur on l'entend énormément. Il est très sympa, il est passé par le 8-9. Aussi on a Hoover Il lui aussi est passé par le 8-9. Point d'orgue aussi, dimanche soir, frérot de la Végage, j'imagine. Rit... Mathieu, j'imagine, en tant qu'organisateur de festival, vous êtes rivé sur la météo. Est-ce que vous avez lu qu'au moi qu'ils annoncent, euh, ça va se gâter euh, dimanche soir J'imagine que vous avez prévu un plan B, non Comment ça se passe C'est pas toujours facile en tant qu'organisateur d'organiser des festivals, surtout en Belgique, avec la pluie C'est vrai que la pression existe depuis quelques semaines, on a, on a vraiment du mauvais temps depuis, depuis quelques semaines. C'est le premier beau week-end qui arrive. Maintenant, en cas de pluie, on a prévu bien évidemment des ponchos, donc le, le public sera euh, couvert sans problème. Les passes, c'est fini. Hein. Je pense qu'il y avait encore des promos hier, mais là, comment fait-on alors si on veut aller au festival Donc, le public peut acheter les, les billets aux différentes entrées du festival au prix du jour. Donc, il y a encore des places disponibles. On peut encore acheter des passes trois jours, même aujourd'hui. Et donc, il euh, y a encore des entrées disponibles pour, euh, pour euh, pas mal de personnes. Oui. C'est où exactement à Bertry, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ont envie de s'inviter <rire> Donc, en fait, euh, Bertry, donc c'est en plein cœur de la, de la cité. Donc, on est vraiment sur la place de trois entouré des de cafés, restaurants. Donc, c'est vraiment en plein cœur de ville. Donc, un des seuls festivals où le... Le, la scène se trouve en place entre ville Salut Baudet Parce que vous habitez Bertrie évidemment, apparemment, c'est comme ça qu'on <rire> oui, voilà. qu appelle les habitants de Bertrie. C'est le Baudet Stival. Toutes les infos euh, sur le net, évidemment, c'est le Baudet Stival, euh, point B -E. Merci beaucoup, Mathieu Rossignol, d'être passé par le 8-9 ce matin. On vous embrasse et bon festival, du coup. La météo, mmh. on voit ça tout de suite avec Denis. La Nicolas. chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. Et pour la Corse avec la grande évasion direction la Belgique avec le soleil aussi Denis allez dites-nous des... annoncez-nous oui, oui. des bonnes nouvelles eh bien, écoutez voilà oui c'est vrai que eh bien, ici à Bertrix on, on va rester là hein. il y a du soleil actuellement mais c'est vrai qu'il y a des nuages sur le centre du pays c'est lié à une zone de pluie qui est actuellement sur la mer du Nord qui pourrait déborder cet après-midi euh, du littoral à la campine sinon ailleurs et eh bien ce sera un ciel partagé entre nuages et éclaircies les températures les plus douces sur l'extrême sud du pays 24 degrés 22 à Bruxelles 20 au littoral on pourrait retrouver une petite averse sous un nuage bourgeonnant mais ce sera vraiment localisé Demain, place à la chaleur, 21 à 26 degrés pas mal de nuages le matin mais de belles éclaircies l'après-midi et puis dimanche, chaleur aussi, 23 à 29 degrés avec, attention, possibilité peut-être très localement d'un petit coup de tonnerre mais ce ne sera pas avant la soirée ce sera localisé C'est la folie des soldes chez Mediamart, sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez commander en ligne, venir chercher et payer vos achats en magasin ou les faire livrer gratuitement. Conditions sur MediaMart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Viva. Excellente matinée, 9h sur Vivacité. Et les infos avec Sébastien Pierret. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. La ville américaine de Dallas en état d'alerte. Oui, une fusillade a visé des policiers lors d'un rassemblement contre les violences policières. Le bilan vient de s'alourdir. Cinq agents tués On dénombre aussi plusieurs blessés. Plusieurs suspects ont été interpellés. Mais un homme est toujours retranché dans un garage. Et il affirme avoir posé des bombes partout dans la ville. Nous sommes en train de négocier avec un suspect retranché dans un garage dans la ville de Dallas. Le suspect a échangé des coups de feu et il n'est pas du tout coopératif. David Brown, le chef de la police de Dallas, alors on l'entend Lionel de Les opérations sont toujours en cours. Oui, puisque l'homme est toujours retranché depuis plus d'une heure maintenant dans un garage dans un parking du centre-ville. Des étudiants et des employés sont cloîtrés dans les bâtiments aux alentours. Les vols au-dessus de dallas sont d'ailleurs restreints pour le moment. Seuls les vols de secours sont autorisés. Et l'homme retranché serait donc impliqué dans les attaques de cette nuit. Oui, il serait lié à cette fusillade vers 5h cette nuit hors belge. Au moins deux tireurs cachés, embusqués sur un toit. Des snipers qui ont pris en embuscade les policiers lors d'une manifestation. Bilan extrêmement lourd donc, puisqu'on apprend qu'un cinquième policier vient de décéder de ses blessures. Et une dizaine d'autres personnes, policiers et civils sont également blessés. Et cette fusillade est intervenue en pleine manifestation contre les violences policières. Justement, le rassemblement faisait suite à la mort de deux Afro-Américains. Cette semaine, deux hommes tués par des policiers blancs lors d'un contrôle de police. Mohamed Abrini veut être jugé en Belgique. Oui, l'homme au chapeau de Zaventem est, accusé, est aussi accusé d'être le logisticien des attentats de Paris. Il pourrait être transféré en France dans les prochains mois. Et aujourd'hui, en exclusivité, son avocat sort du silence. Il ne parle pas du fond de l'affaire, mais demande que son client soit jugé en Belgique à la fois pour le volet belge et le volet français du dossier, Stanislas Eskenazi, l'avocat de Mohamed Abrini, explique pourquoi c'est important. Et parce que euh, les actes de participation qu'on lui reproche pour la France trouvent leur point de départ presque tous en Belgique. Si maintenant la France condamne M. Abrini, la Belgique, le jour où elle aura son procès, eh bien, elle ne pourra que constater que la peine a été déjà prononcée dans un dossier qui est uni par une même unité d'intention et donc de renvoyer à cette peine. Ça donnera l'impression que un des deux procès, celui qui interviendra en deuxième lieu à l'égard de M. Abrini, sera finalement un procès accessoire, puisque la peine aura déjà été décidée avant. L'avocat de Mohamed Abrini avec Sébastien Joris. De terrorisme, il en sera question aujourd'hui et demain en Pologne, sommet des 28 pays membres de l'OTAN à Varsovie. Ils évoqueront aussi